Non, moi, j'ai une super blague, puis mais un plaisir. petit peu longue. C'est la blague de Félix. Mais un petit peu longue. Bah du coup, le, on, on, va pas, on va passer à la deuxième. C'est le chat. Non, non, non, non, non, on on je vous la, la fais, ça fait vraiment plaisir. Caspard, tu, tu vas nous exploser tous. Alors, c'est la pute dans un ascenseur. Alors non, c'est un petit un juif et un arabe. Non, c'est un petit lapin qui est dans la savane, comme ça. Et puis, il marche comme ça. Puis là, il tombe sur un gibbon. Puis le gibbon, il est comme ça... En train prend pas son petit whisky. Sajibon c'est un sang. C'est un sang. Il <rire> est singe. en train de boire son whisky comme ça. Puis la mère fait "Ouais mais Gibon tu fais quoi Tu bois ton whisky, euh, tu vois l'école, regarde putain, il fait beau, il y a le coucher du soleil ce soir, si on monte sur la montagne de la barre, on va voir un putain de coucher de soleil. Toi tu es comme une merde à boire ton whisky." Puis Gibon elle fait "Ouais mais j'ai une journée de merde, ma mère fait me <rire> plaquer, je suis en train de boire mon whisky à me casser les couilles." Sajibon dit ça. Ouais, Gibon il dit ça, tu vois. Et puis, puis bois son whisky. du whisky "Mais viens avec moi quoi, on profite de la vie." Puis le gimeon il, il réfléchit, bon, okay, il jette son mesquille et il est avec le petit lapin Donc dans la savane t'as le petit lapin comme ça, le gimeon derrière Puis là euh, il tombe euh, sur le crocodile et le crocodile est en train de se rouler un gros joint de charasse comme ça Et euh, <rire> la puis, euh, pas euh, <rire> puis le lapin il est là et lapin, il, est là et, lapin, il est là et fait Mais sérieux crocodile tu fais quoi là tu es en train de rouler un il gros chiant, joint de tabien euh, Putain quoi, il mais viens le avec nous le gars prof ah, profite de la vie quoi enfin voilà je dirais plutôt que te t'éclater la tête enfin euh, je veux dire regarde la luminosité oui. de la savane quoi <rire> qui, euh... la luminosité de la savane et le crocodile dit bon OK tu vois j'en rigette son joint finalement quoi, ouais, il, il oublie un peu sa journée de travail il fait bon j'allais profiter avec mes copains et donc ah. tu as le petit lapin qui est devant après tu le gibon qui est derrière après tu as le crocodile tout ça puis là euh, il tombe sur le sur euh, le lion qui est en train de se faire une grosse trace. Et en <rire> <rire> <rire> en train en de se faire une trace de trucs puis le lapin qui arrive qui fait "Oh mais euh, le lion tu fais quoi tu as, t as, t as, t as une grosse trace de con" et là, là le lion de... il fait une grosse route dans sa gueule je fais putain ce lapin je supporte pas quand il quand il est ses extra. <rire> Bonjour à tous, et bienvenue dans la 62e émission. Hey youpi. Youpi, youpi Youpi On est le 30 janvier ça y est, c'est déjà passé. Ah, c ah, pas, c pas vite, hein, mais... Oh, c'était ouais, ouais. la Chandeleur et on ouais, a la sortie. Il y a 20 jours. Quoi. Oh, la galette des rois, elle me récupère. Ah, ça c'est une nouvelle. Je sais pas le roi. Ah, là, on je... a bu du whisky, du whisky, du whisky. Ouais, c'était bien. J'ai ouais. pas, ouais. pas eu là cette année. Ah, bientôt le mois qui a 28 jours, sauf les années bissextiles où il en a 29. Merci. On a donc comme candidate Bielle, bonjour Bielle. Bonjour. Ça va Non, bien. Parce que tu commences à moins un Oui. OK. Ah, je, je me ouais. le d'ailleurs, j'avais oublié, merci de me le rappeler ouais, Faut en remettre quoi. Moi j'inspecte les pas, règles, pas, hein, me même me règle. si les règles c'est de la merde, hein, je les respecte hein. On a aussi Aurélien, bonjour Aurélien Bonjour Ça va Oui, putain, wow <rire> Merci Oui, un grand bravo Bonjour Aurélien ouais, oh C'est trop tard J'espère gagner, et, euh, ça fait longtemps pas passé loin, ouais. hein ouais. Deux finalistes ouais, C'est ouais, chier quoi Luxembourg On a aussi, <rire> aussi Gaspar, bonjour Gaspar Oui, j'y vais Bonjour Le du Jura Le condor du Jura Alors ah ça va, tu t'es ta victoire la forêt. Ça n'a pas été facile, j'avoue que j'ai dû digérer ça Et je pense qu'aujourd'hui j'ai restructuré un peu mon esprit Pour essayer d'avoir une nouvelle victoire ouais, Merci Yves, c'était très sûr <rire> Et bonjour Marilou, la tenante du titre bonjour oh, ouais, Ça va Sans tricher sans tricher, tricher, sans tricher, sans tricher, sans tricher, sans tricher. Sans tricher. J'ai un M. Non non non non non. a pas à réponse à maman d'ailleurs Gaspar tu ah. commences à -1 aussi, Non non possible. non. Ah ah ouais si, si, si si si si si si. Arrête, il si, y a Non non, tu, es tu, tu es es es avais dit -2 si, même. Si. même. <rire> j'aurais gagné j'aurais perdu sans moins ça est trop gourmand là. Non, tu pas perdu c'est bien ça. ça je rien mais sans tricher mais en minimisant, sans tricher. Le cadeau. Le cano Une switch Une switch la... Non, c'est bon, c'est celui-ci. On arrête là euh, aussi. C'est un rire, français. Après. Oui oh non, Momo avec Christian Clavier. Mais je veux pas. Ça te change, non Les règles okay. du jeu, 5 manches, on a le début et la suite. À la fin de la suite, il y a un éliminé. C'est horrible en Ensuite, on a le milieu, la presque fin. À la fin de la presque fin, il y a un éliminé. Uh -huh. Et il reste la fin. La fin. Moi, je je vous rappelle, un... moins un point pour ceux qui trichent. Et je rappelle aussi que Gaspard et Biel commencent mmh. avec Moison. On oui. commence par le début. Trois questions de rapidité, des questions longues auxquelles plus vous répondre tout, okay, plus vous, vous marquez de points. Pour répondre, vous dites bien votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole. Pas le droit de répondre deux fois de suite. Première, je, question, je pour 5. <rire> Première question pour cinq points, merci. Correct. Quelle était la particularité de la victoire <rire> du FC Metz en Coupe de France en 1980 marilou Ils ont marqué contre leur but. Il y en a aucun des joueurs qui a marqué un but pour leur camp. C'est tous les autres joueurs qui ont marqué contre leur camp. Non. C'est pas bien mal. Franchement, pour quelqu'un qui connaît pas le but. C'est la ouais. victoire la plus écrasante en Coupe du monde en coupe, <rire> en finale de Coupe de France. Non. Aurel, il y a eu aucun but marqué. Non. Gaspard, ils ont gagné sur tapis vert. Non. non. Delel, oui. Ils avaient plus le gardiens à la fin. Non. Ah, Aurel. Oui. Euh, un gardien marqué. Non. Pour 4 points, cette particularité se trouvant dans chacun des 10 matchs qu'ils ont disputé dans cette compétition. Gaspard, yes, oui. ils ont à chaque fois gagné en prolongation. Non. Aurel. oui c'est le seul qu'ils ont gagné. Non. <rire> Marino, à chaque fois il y a eu un carton rouge, ils ont joué à moins de 11. Non. C'est trop bien ce que tu Non, pas du tout, j'invente. Je sais juste non, mais... 11, oui, Pour 3 points, cette particularité, elle concernait les adversaires qu'ils ont rencontrés. Billel, oui. oui, ils étaient toujours dans en, en Ligue 2. Je te le compte ils étaient toujours en division inférieure ouais, à l'FC voilà, Metz. OK, la 3 points Bravo. pour Billel. Je, je crois que tu parles de moi. Pas non, pas. De non, de ça, donc les divisions ils jouaient puisque en fait l'FCS Metz pendant ces 10 matchs, ils ont jamais affronté une équipe de division 1, alors qu'ils étaient en division 1. Parce que c'est la Coupe de France et que tous les clubs y jouent. Voilà, c'est le jeu. Voilà, voilà. Deux points si, pour Bilal. Tu, tu, tu dois faire comment tu as Ça fait deux points pour Bilal, puisqu'il avait moins un. C'est bizarre qu'il qu n'y personne <rire> qui parle autour. Zéro pour Aurélien et Marilou, et moins un pour Gaspar. <rire> pour 3 liens. points, deuxième question. En 2011, quel document a été caché à l'intérieur d'un gâteau <rire> <rire> C'est marrant, quoi. Bilal, une demande de divorce. Non. T'imagines, euh, tu me manges, quoi. Quel <rire> document a caché à l'intérieur d'un gâteau En 2011 quatre points attends j'ai une question quand tu continues à parler là je peux parce non que... bah, quand je redonne des quatre points oui ouais voilà pour qu'ils puissent traverser la douane iranienne or euh, oui une demande en mariage non'-ce pas oui. des plans pour une usine de, euh, nucléaire des non. plans euh, bah, de bah, mon oui, gâteau <rire> on sait pas pour trois points et arriver à destination en France tu veux répéter la, la date en 2011, quel document a été caché à l'intérieur d'un gâteau pour qu'il puisse traverser la douane iranienne et arriver à destination en de France Bilal Oui. Un certificat de peinture Non. Aurélien Oui. Merde. Une demande d'asile Non. Mais ça non, ça pas, tient, mais... Ça se fait pas comme mais ça, ça, ça pas. je pense. N'est-ce mais... <rire> pas Une recette de gâteau. <rire> ah oui. Le gâteau, La recette tion. du queen <rire> <rire> Le gâteau, c'est dégueu, ce truc. Oh, bon, quand euh, même, soit pas... C'est du gras en gâteau. Mange du beurre, sinon, toi. C'est intéressant comme question, franchement, j'aime ouais, ouais, bien ouais, cette question. Ouais, ouais. Pour deux points, Moi ce aussi. document étant à l'intérieur d'une clé USB. Ça nous avance pas. Bah, bah si, parce que le clé mort, euh, ça euh, rappelle les papiers dans le gâteau. Non, ouais. <rire> euh, ah, ouais. Marilou, oui. une liste de noms euh, d'espions ou quelque non. chose comme ça. Putain. Et pour un point, donc en 2011, quel document a été caché à l'intérieur d'un gâteau pour qu'il puisse traverser la douane iranienne et arriver à destination en France Ce document étant à l'intérieur d'une clé USB envoyée aux organisateurs du festival de Cannes. Ah oh, putain mais oui Le pas. film de Faraday. De... Fi le... Bah, bah le ça me barre, ouais, barre un parle. film. Oui, c est... C est c est ça un film. C'est appelé Ceci oui. n'est pas un film de Jafar Panaï et ah, okay. Mojataba. C'est beau. Je vais pas le montrer. la merde. Ça. Et en fait, c'est il a été interdit de filmer, donc il s'est mmh. fini dans son appartement en Iran il et du coup il a, il a envoyé pour montrer ce que c'est la vie d'un en Iran et du coup il l'a envoyé enfin, c'est génial ouais. Ouais. ça fait donc 3 points pour Billel pour tout. Aurélien et Marilou et moins 1 ouais, pour bah, Gaspard avant de perdre troisième dernière question du début pour 5 points en économie qu'est-ce qu'une licorne mais Antoine c'est facile ça. je vais laisser que je trouve Keynes une... <rire> <rire> une... Keynes se joue ou tu réponds Keynes li... je réponds Keynes une licorne une licorne ah une licorne une licorne Alors c'est quoi qui était si facile Ben la question On sait pas mec Pour 4 <rire> points, ce terme étant apparu en 2013 Et concernant principalement la Californie euh... euh... <coughs> Billel Billel Le CEO d'une de... D'une grosse entreprise du, euh, De la Silicon Valley non Aurel, une entreprise de la Silicon Valley Qui perce dans l'économie <rire> Parce que euh... c'est une licorne, elle perce <rire> Oh, oh, oh bien. Non c'est pas, pas ça, ça. Allez Ah c'est eh, pas parce, qu sur... parce que tu, tu définis pas un terme en fonction dans l'économie économie qu'il y a un truc mathématique qui qui perce je j'écoutais pas du coup. C'est peut-être une entreprise qui a pas de truc concret qui a pas de bâtiment oh. mais qui existe que dans sur la toile. Non, C'est ouais. qui non, en Californie. comme les principalement qui est Pour 3 points, des entreprises comme donc euh, en économie qu'est-ce qu'une licorne Ce terme étant apparu mmh. en 2013 et concernant principalement la Californie ou des entreprises comme Dropbox ou Snapshot en font partie. Ou des entreprises Vilel. Ouais. Dropbox et Snapchat ouais, sont, don, par exemple, dont des entreprises. C'est pas grave. Des entreprises de la Silicon Valley qui sont font par des grosses entreprises comme Facebook. Ah, c'est ça. Non. Aurel. Ah, oh, merde. Des entreprises qui n'ont pas de siège social Non. <rire> ça n'existe pas, <rire> je sais. Pour deux points, <rire> ce terme que... ne pourrait être donné qu'à des startups boursières. Ah, non. est-ce que c'est par rapport au fondateurs qui est super jeune Non. Vilel. Oui. Des entreprises qui, qui ont une valeur énorme mais qui perdent de l'argent. Et pour un point, en économie, qu'est-ce qu'une licorne C'est un terme est apparu en 2013 et concernant principalement la Californie où des entreprises comme Dropbox ou Snapchat font dont des entreprises comme Dropbox et Snapchat font partie. Ce terme permet de donner qu'à des start-up boursières ayant atteint un certain niveau de valorisation Pff, boursière. Oui, comme Oculus, un truc racheté par Google. Non, en fait la réponse la... c'est une start-up valorisée à plus de yes, ah, ah, mille... oh, ouais, start-up valorisée à plus d'1 milliard. Oh oh, mais... j'ai okay. <rire> dit Gaspard avant billet. écoutera. 4 pour, oh, pour billet. 0 pour Aurélien et Marilou et -1 pour Gaspard. Oh, on passe à la suite. Trois listes dont il faut trouver les réponses sauf la plus évidente. Un point par réponse trouvée, un déminé à la fin de la manche. Je vous demande dans la première liste de me citer un 45 tours sorti par Claude François en France, sauf cette année-là. Je pose cette question maintenant parce que... C'est là des émissions 62 Arrête Les Beatles sont... Je suis nul en plein de France. Et Billel, la avait moins un point. C'est des émissions, c'est des émissions là. C'est quoi, sauf quoi Sauf hey, cette année là du coup Comme d'habitude c'est Tu commences comme ça C'est moi qui fais plus de points Oui ouais. c'est vrai <rire> Comme d'habitude C'est une bonne réponse de Bilal Aurélien le Non de je t'aide pas moi Un oh. téléphone Bonne réponse tôt, quand même. Ouf. Merci Marie-Lou Lundi au soleil C'est une chose Qu'on qu n'aura jamais Sauf toi qui ne travaille pas le lundi Mais qui vient qu qu en Belgique Mais qui en Belgique Du coup, il y a pas le soleil. <rire> c'est pour revenir à zéro. Belle belle belle. <rire> voilà, j'en ai plus, ai plus. Je <rire> voilà, ai. bonne réponse Gaspar. Euh Bilal. j'ai un trou, j'arrive pas là. Non, non, non je passe. J'ai plein de points, c'est bien. Sauf quoi Pardon. Attends, si, si, dit, sauf euh, c'est fait 30 secondes cette année-là. C'est ce que tu dit. Il est ce qu'il a dit. Il est bon acteur. Non, Alexandre. Pour pour être Alexandra. <rire> euh, le en énigme. Maracudame. Bonne réponse. Ah peu, Marilou. Hein. Je veux euh, si le... j'avais un marteau. Putain, mais non, non vas-y, ah. je mettrai mon père. Mais c'est saoule de peu mon père <rire> dans le marteau. Je... <rire> Ma le mère, pas. mes frères, mes sœurs. Oh, ouais, je dire ouais, je ça, si le rangerai sur un marteau parce que je n'aurai pas eu tout le temps. J'ai perdu une pile. T'as pas pété une pile plutôt Eh, une durite J'en ai aucune idée. Bah bravo. C'est vraiment de la merde ce qu'il chantait. C'est C'est un connard. C'est un gros con. Tu sais, il dit « hommage, hein. <rire> parti trop vite. il est quand même parti. Il est Oh que... mon dieu. Ça serait devenu une merde comme Johnny aujourd'hui. Et oh que Eddie ouais, euh, et Johnny, euh, Mais il y mitche quelque chose. Ouais, Johnny Macron. Si il nous écoute. <rire> Johnny il a rien fait, je te ferai dire. V'est-ce pas C'est pas. C'est mon Bonheur. heure. Pour <rire> Tu même Marilou. Là, si, Marilou ah, tu joues après hmm Après moi. Emanuolia Non. Non Non Comment tu veux me dire ça C'est pas le titre exact. Attends, attends. Attends, je vais me refaire la chanson. Magnolia C'est ça C'est pas des émissions. Non mais si, c'est autre chose le titre. Je sais que c'est autre chose le titre. Ouais, ok. Mais t'as dit comme je Mais toi tu dois tout savoir. Benoît Pulvert, il est belge. Tu dois avoir la Ouais, mais elle la dit en anglais du coup, elle est chantée en anglais. Ouais, c'était My Way toi, c'était pas comme d'habitude. I'm alive. Elle pas elle dit comment Mais j'ai pas le vrai titre des Magnolia quoi par centaine. Parle d'un d'un autre nom, mais bah non, je connais je connais celle-là, c'est pas les Magnolia, c'est Mais le feu. Non non, c'est le point terre de dacho. Vois, ah, le pointeur de dachout de... es... c'est quoi ça ça veut intrigue. dire que il est manuel dans le titre mais que il faut, il faut préciser la réponse ouais. ça c'est veut dire que marie là non non pas du tout non je me demande j'ai rien Donc. moi je crois que euh, c'est on est a, hein, ah, mais les manuels l'autre le... là ah c'est bon c'est bon tu dis pas y a un truc avec les yeux bleus <rire> je me rappelle si c'est les yeux ouais, bleus de mandala ouais, bon, et regarde si tu ouais pas te reste trois réponses du coup marie Mais tu me donnes une réponse Ouais, non. ça ferait bon pour Gaston. Mais... Non non, non euh, j'ai pas, pas dit j'ai dit ça. Attends, j j pas, je dis mais je mais les regarde ce tu... tu... <rire> C'est lui qui l'a dit, il a dit les yeux bleus. Belinda. Euh, non, non non blond. Alors, je t'arrive euh, pas bon euh, point, mais il y euh, a Gaspar parce que euh, sérieux, coup, bah, je dis ça. J'avais dit les yeux bleus, il y avait truc quelque chose plus. Mais c'est ça, c'est ça. Tu dis quoi Tu l'as dit du coup, je me suis dit c'est pas c'est François, Je veux dire Belinda. C'est mauvaise réponse. Non. C'est vrai, vrai, vrai. vrai oui. -ce Parce qu'il n'a pas sorti en fait. Il n'a pas sorti en fait. Ah, Est-ce qu'il y avait My Way Non, My Way. Ouais, il, il a fait, fait My mais... Way oui, en anglais. Je n'ai pas, ah, pas, pas donné une réponse non, il n'a fait que du 68. Non, tu n'as pas une réponse. pour ça que je pas. Il reste Bordeaux Rosé. Une chanson méconnue. C'est Bordeaux Rosé C'est la même chanson. Le chanteur malheureux, non Comme chant d'amour Ah oui si oui, c'est là si oui. Putain! Attends. Les légendes le connaissent, le connaissent. Écoute. Maman près <rire> de toi. Une belle bonne. C'est de Janairo. J'entends mal le reste, c'est ça. Ah, tout ah, ça avant quand je me rappelle. Putain! Et tu rappelles d'attendre du putain c'est vraiment de la merde c'est chouette. En fait le titre sonne trop Où tu veux quand tu veux, on dirait un thé de Kinve. J'avoue, ouais quoi Ou Une journée ah, Pour Marilou, pour Marilou, il y avait Sonnier and yet so oh, yes. Stop au nom de l'amour. Non, elle la maison. Il y a l'instant qui, qui chante. Deuxième <rire> liste. Euh, donc ça fait Villèle à 5, Aurélien Marilou en 2 et Gaspar à 0. Je vous demande de me citer une ah, ville. Un Pourquoi ah. bon, Citez-moi une ville étant la plus peuplée de son département non je, je compte aussi les départements et les régions d'Outre-mer mm. En France donc, sauf Paris <coughs> Qui est le plus peuplé du département de... Et maintenant, de... à Paris ah oui euh, Mais ville non de France non, non, non, qui est, oui, est non, département Alors, Alors c'est à Abilé de commencer Lyon, la ville de Lyon, en Rhône-Alpes C'est une bonne réponse, c'est Rhône surtout, le département Rhône Bonne réponse euh, Aurélien deux ans planter Besançon, c'est une, -ce oh. oh, oui. une bonne réponse. Terrible. Ce qui va se passer là. Moi j'ai plus rien là Sophie. Bordeaux. Bordeaux c'est une bonne réponse. Jemelle. Lille. Atta, ah, ta, ta. Laquelle oh. <rire> c'est une bonne réponse Gaspard. Ah c Bilal. Marseille. Marseille c'est une bonne réponse. Aurélien. Super. Rennes. Oh, Rennes c'est une bonne réponse. Ouais, si je <rire> Clairement Fara C'est pas la réponse ah, C'est qui C'est à Gaspard Nice Ah merde j'allais dire Nice non, non mais du coup, coup là on sait plus qu'il y a oh, du choix C'est la question pour toi C'est du bon là je me fais niquer <rire> Pas parce Bilel. que je suis nul mais <rire> inattentif Pointe à pitre Pointe à pitre C'est une mauvaise réponse Bilel Tu te laisses la pétale avec son pointe à pitre là Je sais pas il a dit les îles moi Je pensais que pointe à pitre c'était Et bah c'est pas la ville où il y a pointe à pitre Ah, je suis c est, c est, là c'est la tuile hein. Ah bah d'ailleurs tu on, on se fait une tour. <rire> ah, tu sais que si tu as une bonne réponse et que quelqu'un dit euh... non c'est ah, une bonne réponse ça. Ça. Bon. Bon, moment, où je suis hyper convaincu de ce que je vais dire mais je me foire. Comme si s'est passé il y a 2 secondes là. Toulouse. Toulouse c'est une bonne réponse. Ouais. <rire> Madelouf c'est bon. Je veux dire Belfort. Belfort c'est une bonne réponse bon, Mais c'est ouais. nul, je suis trop nul, c'est con Putain Nantes euh, Nantes pour Gaspard c'est une bonne non. réponse <rire> Ah je me fais rattraper de ouf Aurélie Ah oh, putain je suis sûr que ça a déjà été dit, je suis trop contente de le dire et... Strasbourg ah, Je vais te me met la mettre dans la gauche tu pourras plus dire Non, Strasbourg. non Bonne non. Non, pas, moi. Moi. <rire> pas cette capacité C'est nul J'adore moi Oui Je vais, je vais tenter Dol Dol c'est une Enfin Une ah, bonne j réponse Là ah, je vais hésiter avec euh, Blanc Hein Oui bah je oui Je que t'es hésiter avec Orbania <rire> C'est à moi C'est à Gaspard Grenoble Grenoble c'est une ouais. bonne réponse C'est T'as Aurélien Ah je m'en veux C'est la ligne C'est la ligne chaud Calais Calais C'est une Bonne réponse Des calais Je l'aurais pas dit tu vois Calais Des calais ouais. Non non <rire> Couper des calais Marilou Moi j'aime bien c'est pas mal Je vais dire quand Quand c'est une bonne réponse oh, Ah je me suis tellement Là franchement J'ai je... oui, croisé ma propre coton Gaspard Montpellier <rire> On t'aide à la croissée là Montpellier <rire> C'est une bonne réponse <rire> Prenez la pelleteuse les gars Mais j'ai <rire> mon petit, est, là Aurélien Bourges Bourges c'est une bonne réponse Putain vous êtes trop forts C'est vous qui Vous vis êtes des vidéos de de de de de oui. Brest Brest c'est une bonne réponse Oh putain Putain, mais vous vraiment trop forts. Gaspard. Oh, j'en ai marre, j'en ai, ai, ai marre. Perpignan, c'est une petite bonne réponse. Je vois Bilège se décomposer du coup de dire <rire> Non, non, ça va. <rire> Aurélien. J'en <non>, <rire> ah, ai plus, j'en ai plus, j'en ai ah, plus. c'est grand ça de chaud là. Limoges, <rire> putain. Limoges, c'est une bonne réponse. Oh, oh putain. <rire> voilà, je suis à sec. Marilien. Je veux dire Poitiers. Baptiste, une bonne réponse. Putain, oh là, vous êtes vraiment trop fort. Gaspard. Est-ce que le miste, euh, pareil, après <rire> Je peux me rattraper. <rire> T'inquiète pas. Là, pour te donner une idée, il y a Marilou et Aurélien qu'on ont 9. T'as 7 et Gaspard a 6 encore. Le Mans. Gaspard a 7, bon. Bonne putain, réponse. Gaspard très bon, ça. Vous vous souvenez quand j'étais le seul à avoir donné des bonnes réponses <rire> au début. Aurélien. Reims. Reims, c'est une bonne réponse. Putain, vous J'ai même pas commencé à laver. <rire> <rire> Il, a, il, a, il, a il, a. il est moins mmh. de nombre de points que toi, alors. Vous êtes à 7, Aurélien à 10 et Marilou à 9 avant de répondre. <rire> J'hésite entre deux. c'est du tac au tac, quoi. Genre, <rire> même pas... Ah oui, blague. Je veux dire, Amien. Amien. Amien c'est une bonne réponse. Qui va tomber mmh. en premier. Putain, <rire> mais c'est pas croyable. Si c'est pas, hein, pas ça, croyable. Là, yeux, Gaspard ah, J'ai fait l'erreur, là. Ah, non, mais attends, laisse-moi juste deux minutes. Oui, je réfléchis. Fait... <rire> Tokyo. Et à force, en fait en fait C'est le jeu. Oui. Allez. Valence, c'est une bonne réponse. C'était pas la dernière liste <rire> Non, il y a Aurélien. Paup. Pau, c'est une bonne réponse. Putain, faisait de faire. eu une idée. Mais Pau. du Pau. Du... <rire> <eu> <rire> <rire> <eu> <rire> non. C'est que la liste réduit à Pauz. Non. <rire> Non non. Ah, ah, bah, non non non Non non Parce qu'il y a dedans, t'es ouais. gêné Bah oui c'est le pénis <rire> Ça gêne quand même ouais. bah, ça, Je rigole mais euh, j'ai... Marie-Lou est venue croyance je crois depuis que <rire> la commence uh, Mayenne Mayenne C'est un département la Mayenne Bah oui mais c'est une ville aussi une... Une Mauvaise réponse C'est une ville on est d'accord Mayenne oui, oui, Ah oui d'accord mmh. ouais. okay. Aurillac. Gaspard Aurillac, c'est une bonne réponse. Ah, ah ouais, tu regardes la météo, il parle toujours d'Aurillac. Ah ouais, il fait froid. Aurélien Ouais, je commence à tomber avec un truc obscur de mix de même ville. <rire> du coup, euh, c'est chaud quoi. Bastia Bastia, c'est une bonne réponse. Ah, putain, oh putain, c'est oui. obscur Bastia. <rire> ah, c'est un mix, ce mix d'obscur. Gaspard, musique, oui. Ajaccio. Ouais, bonne réponse. <rire> <rire> Et là, je vous rappelle l'existence de l'accord. Ouais, J'aimerais vous rappeler mon existence. Vous <rire> <rire> si vous pouvez arrêter de jouer. Attends, une fois que je dis les bons trucs que euh... Non mais là vous, vous dites littéralement toutes les villes qui existent en France. Les <rire> <c 'est... rire> palais se m'abritaient. Putain, j'allais le dire enculé. Ah, ouais. mmh. c'est une bonne réponse, sérieux mais stop. <rire> okay. je je je pas. Pas faut dire quoi pour perdre Faut dire point tapitre. Et pinel Et pinel c'est une bonne réponse. Non, mais si c'est la des Vosges. Oui. Ah mais je pensais que c'était tout petit et puis, Ouais ben, mais c'est tout petit. <rire> c'est un département de merde donc, okay. Je crois pas même quand je suis à Paris, je dis que je viens du Jura, ils me disent ah, ouais, c'est vers les Vosges. Ouais, mais à chaque fois ils disent les Vosges, c'est <rire> un peu ridicule. Mais oui, ça sinon oui, qu'on fait, oui, fait dans si la place à bois aussi. Oui, pas rendez-vous. Pas les Vosges Je vais pas oser le dire Putain, ça marche pas. Narbonne, c'est une bonne réponse. Bah forcément c'est une ville. Oh, j'ai l'impression que ça va se jouer entre Bilal et moi, et là c'est pas une bonne nouvelle oh, Je pense que ça va se jouer entre Bilal et Bilal <rire> Le Havre, <rire> pourquoi t'as dit ça Le c'est une bonne réponse Mais dis-toi, mais Parce que un con, que... <rire> par... est que j'ai dit con, là Gaspard, Saint-Denis de la région Après, Bonne réponse Ah ouais, par contre, euh, tout ce qu'est de Paris ah Paralier. Je peux me répondre ah, ok, vous allez vous n'appeler, Fort de France Bonne réponse Bon baiser de Fort-de-France Ce soir on, on est à, à la télé. télé Ce soir ensemble on va chanter Noël, Noël. joyeux Noël Bon baiser de, de Fort-de-France Fort bon, Ma Thibaut, toi Thibaut <rire> <rire> J'aurais préféré que vous, vous moquiez en fait Ça, je Orléans, Orléans c'est une bonne réponse Vous je Vous avez gagné, vraiment Orléans, genre, il va dire... Euh... Mais moi, je suis ah, moins. Hein, après. <rire> je n'ai pas eu raison qu'il est tombé Est-ce que tu peux avoir un thème sur Overwatch, après Oui, bien sûr. Oui, okay. Fortnite. Dites, dites <rire> tous les personnages d'Overwatch. Okay. Oh la vache. Pas facile. <rire> Marneux, le mec a un 25 connards, points. Oh, C'est dur, cette manche. Ah, je pense pas. Je... Nice. Ça déjà, déjà dit par dit. Gaspard. Il restait trois réponses sur Gaspard. Je me rappelle, celle que je voulais dire. Moi, je vais dire... C'est bon Je tu y non, dit quoi ah, ah, oui, c'est une ville, il y a des gens qui habitent la ouais, vache. Euh... <rire> il paraît. <rire> il paraît, il paraît. Euh, <rire> ensuite je vais dire euh... il y en a même qui partent en vacances la bonne semaine, l'été. Qui Je vais dire Tulle cet Non parce que c'est dans le même département. Mais ah ouais. il y reste dans Agen, Albi, Anson, Angoulême, Nancy, Arventeil, Auxerre, j ai, j ai Auxerre Avignon, Beauveaix. On s'en fout. Mais Non, il y avait Boulogne-sur-court. Big up à mes collègues, Boulbi Boulbi Oh Les glaces Boulbi Bot Couille Non mais ta <rire> gueule, tu veux c'est terriblement humiliant Est-ce que Metz et euh... Nancy, c'est dans le même département Non. Oh ah putain, j'ai entre les deux, j'aurais pu dire... Il y avait Bourg-en-Brest, à côté d'ici, Chalons-sur-Saône, Chartres... <rire> J'avais un, oh, un doute. Galle, Cherbourg... Galle, je R savais les pas non, non plus... Je vais plus en <rire> <mettre> <rire> La ville euh, ai de Guadeloupe, ah c'est pas Pointe-à-Pitre, ah c'est les Abîmes. C'est trop classe comme devant. Alors j'aimerais savoir qui savait que la ville le plus... Nouméa, c'est vrai... Saint-Denis, dans... il y avait Saint la Réunion, il y avait aussi Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Tu la Réunion, c'est quoi ouais, Saint-Quentin, Tarbes, Toulon, Tours, Verdun, Versailles, Vesoul et Vitry-sur-Seine. Vesoul, putain. Vesoul, putain. J'ai vécu avant la dans cette vie de merde. <rire> je me détends. <rire> tu quoi, je suis content d'avoir dit Ça mérite ouais. même pas d'être prononcé. Aurélien à 16 points, Gaspard à 15 points, Marilo à 10 et Bilet à 7. <rire> Dernière non, liste des noms pour petite chance. Le mais... nom de cité un long métrage. Ouais, voilà. Produit ouais, voilà. par les studios Dreamworks. Voilà. Oh, sauf Chicken Run ah, je regarde pas. Dreamworks. Mais non, mais putain, les idée les de, des studios qui produisent. Là j'en connais qu'un peu. Non deux. Et c'est ta as bien le dos. Dragon. Hyper dur. Dragon c'est une bonne réponse. Il y a les, les suites ou juste oui, c'est de les suites aussi. C'est Ça comprend les suites ou on peut dire Non, tu peux dire les suites. Dragon 2 Bonne réponse ouais. Et attendu je pense Marilou Il a une patte ah, Est-ce est qu'on peut dire ce qui sont passés Non non je te jure c'est Dreamworks ouais, Il y avait oh, la lampe Il y avait le C'est pire ouais, bizarre, ça là, <rire> ah, non, ouais, Mais tu sais il y a le château là avec la <rire> ah, en Et il y a Michel derrière, <rire> tout Non cool. non Dreamworks c'est la lune Putain mais j'en ai plein Oh non Oh, je t'ai écouté, je perd... non. Oh. Ah non, ouais, c'est c'est idiot. Ah non, et attends, il faut vrai. que j'aie en encore deux. Non. Attends, c'est vrai. Agressement 2, c'est les films d'animation Drive Croix. Donc là, il y a encore Gaston, vas-y. <rire> <rire> j'en fous, il a perdu. Oui, j'en fous, <rire> tu peux dire après. Attends, euh... Mulan. Mais... Non, attends. Mais... Mais... <rire> ah, ça ressemble à une scène de Bilal. Tu as deux points de retard sur Marilou. <rire> Putain, je suis dég. Il, il semble ça que ce qu'on fait El Dorado aussi, mais je suis pas sûr. Donc ceux qu'on fait spirit. Euh... Ah, je sais plus. Euh... le prince d'Egypte. Bonne réponse. Est-ce que peut dire ceux qui sont pas sortis encore bah, bah, pas pas pas. Ah, mais attends, Non, mais on mais attends, on va dragon. Ouais, <rire> voilà, <de> dragon France <rire> que c'est <je rire> <pense que je rire> et dragon tous dans 10 jours en plus qu'on est 3, 3 janvier, c'est ah, début 3. février Moi, j'ai bien aimé dragon si. C'est cool. C'est cool. Et dragon quoi Je Alors, on va dire dire. Non, mais pas dire un truc là. Non, j'ai demandé non, si, non, ils si si son si pas, pas encore okay. es. Est-ce que vous comptez mon comme question de freshwreck Bonne réponse. Là vous là, vous, ça, vous sortez mal suis... hein. <rire> Auréle, tu peux pas me laisser une chance. Avait... Putain. <rire> il tous les freshwreck Bonne réponse. C'est mon préféré entre freshwreck 2. Et donc là, là vu que y a des échos là, donc là je vais dire freshwreck 3. Et ben il y a freshwreck, vous êtes avec echo et tu t'arrêtes pas. Il un time break. Sur cette liste. Aurélien, freshwreck 3. Il faut une réponse plus précise. Oh, Attends, fort, ah, fort fort loin je sais pas, je l'ai pas vu. Je, je serais trois quoi. Non. Bah, non, et 13 trois réponses billets. Comment ça non Comment ça non C'est pas ça quoi. Ah bah là, si il y a 10, fait... pour Bilal, 10 pour billet, le 10 pour Marilou. Billet <rire> droit à droite, la 3 réponses. J'ai <rire> dégoûté. <rire> et et si jamais billet se trompe, il y a time break. Salut là les gars. J'y crois en toi. Eldorado. Mauvaise réponse. Putain, j'ai cru. Alors, il y avait Spirit. Non, spirit. Attends, est... attends, attends. Ta ah. break. Ah, on sur, en sur, break vous êtes 10 10 ça, sur la. Même mais c'est oui. ah, sur ouais, cette question. Mais, mais on en fait précis la marque. Ah si, il a marqué. Ouais. Bah, au début, moi, au début, j'ai marqué oh, là, beaucoup. J ai, j ai je marqué je ça on va peut-être début. Ah oui, mais, mais <rire> en fait ce que vous avez dit chacun, j'ai la genre. C'est oh, break et c'est cette question. Bilal qui commence. On continue et les réponses que j'avais dites ne compte plus bien sûr. Et s'il répond mal là C'est il faut qu'il y un qui répond mal et l'autre qui répond bien ou vice la mort subite. Voilà. qui commence. Elle rép... est vite c'est une bonne réponse. Et quand tu dit ça avant euh... ah Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais merci si ouais. tu me si réponds oh, bien si tu réponds bien ça continue. Donc, franchement si, non, tu bien, Shrek, en fait. si tu réponds bien si euh, ah ah tu bien me... tu gagné. Moi mais... j'en avais des strikes. Ah pas mais... Pas... mais mais les j'en ai pas d'autre non plus donc va Ça m'a Euh... Ah mais du coup j'en ai. Un. Elle est le clutch. Oh j'en ai un. Je serais que ça veut dire Bah voilà, donc en plus si je réponds bien, ouais, c'est celle qui m'a dit euh, Shrek, euh, je serais que Non non mais bah, elle... euh... Non, moi je vais dire je 4. Il faut préciser ta réponse. Non mais je... alors je vais dire autre chose Je peux dire autre ouais, chose, dire autre autre chose. Ah, Parce <rire> Shrek 1. Il y en a tellement des Dreamworks, c'est ce qu'on a ouais. vraiment... Du coup, c'est à moi, c'est bon euh, non, moi, pas trop, non. Mais non, mais en plus, il y en a un autre, donc je galère. J'en euh... le... ai, je euh, ai deux. L'Atlantide. Atlantide. Atlantide. Atlantide. C'était une mauvaise réponse. Ouais. Le Chapoté. Le Chapoté. Ouais. Et Fourmise. Oui. Et le Baby Bus, mm. Bimouvi, Capitaine Super Sleep. Ça <rire> Bimouvi c'est trop nul. Fourmis, Gang of Orca. On panda, on fou panda, les... panda 2, on fou panda 3. Chapote. Oh, les, pingouins de Madagascar, Madagascar, Madagascar 2, Madagascar 3, bombée d'Europe. Mon second rival, t'as voisins les hommes. Simplement. Ah 3, je serai le 3e. Et 4, c'est je 4, il était une fin. Je serai le aussi. Et forcément Et ouais, cette mystère du lapin garou. Ça fait donc 18 points pour Aurélien, 15 points pour Gaspard, ah, et 10 points pour Bichard et Marilou. Marilou, dernier mois après ta victoire, euh... ouais. tu tombes de haut là. Putain, ouais, j'aurais pu grave, dire, dire non, j'aurais pu dire non. C'est important c'est de participer, mais je prends ça moi. On aurait pu, non, on pu continuer euh... un petit peu, il y en a un peu. C'était content que ce soit moi. Antoine, c'était quoi la ville Peu plaisir de parce que j'ai un doute. Anonnet. C'est Anonnet, ouais. Tu vois, ça aurait été contre Paul, je lui ai une mauvaise pire droite. Les Vous comptes êtes... remis à zéro et c'est parti pour le milieu. Trois catégories qui représentent un lieu, un moment et un autre truc et dont le thème commence toutes par en EN. Cinq questions chacun, je un point par bonne réponse. Aurélien, un lieu, un moment ou un autre truc Encore en Et là Aurélien va dire, c'est le moment où je commence à vraiment perdre les pédales. Je vais pas le dire parce qu'elle me porte la poise à chaque fois. Alors un autre truc parce que les autres chumulent. Très bien. Là, du coup, tu en prison place, quoi. En rouge En rouge ça, ça peut mener oh, euh... <rire> <rire> Ça peut mener à une belle chose C'est bidon en Parce qu'en fait tu peux dire En ça rouge je en Enculé Je sais qu'il chante enculé, Voilà c'est ça Je, je sais qu'il chante Je sais plein de choses Sur euh, ces couleurs Aurélien Oui tel humoriste poilante s'habille en rouge lorsqu'elle se produit en spectacle Anne Roumanne. Bonne réponse J'adore Anne Roumanneur ouais, C'est trop de la merde Aurélien Si nous écoute, <rire> Aurélien, si nous écoute <rire> maman, offre dit, des places à Attends, quel golfeur t'es en train de partir elle elle quel quel en Bon corado Tu vas te faire reculer si c'est quel golfeur à je te tue bon Quel oui. golfeur porte toujours un polo rouge lorsqu'il joue le dimanche pour faire plaisir à sa mère thaïlandaise Couleur traditionnellement portée dans la culture de ce pays ce jour là Tiger Woods Bonne réponse ah, Je sais ça que bah, je connais Aurélien ouais, ah, euh... ouais, D'après euh, la réponse bien. Qui a été buglée par forcément tout le monde Quand je dis en rouge ah bon Qui chante en rouge et noir en Putain, 1986 Non il l'a dit mais Qui chante en rouge et noir en 1986 Milen a gueulé hein, pas Je suis heureusement que je ne pas écouté Parce que je l'ai vraiment gueulé J'irai plus loin T'as pas un truc aussi Jeanne Mas En rouge et noir J'aurais pas su Tu n'as pas ce truc C'est la masse Aurélien, quel nom de poisson est associé à la couleur rouge pour décrire un procédé de narration en littérature ou au cinéma visant à la mise en place d'une ou plusieurs fausses pistes pour aboutir à un retournement de situation inattendue Il y a un nom de poisson et rouge derrière. Le croustibat rouge Quel que j'ai entendu parler de ça ah, tu sais, Des croustibat rouges ah, Déjà, si quelqu'un a la Rose question, qu'il se manifeste. La oui, vous ne mm -hmm. pas parce que j'ai besoin d'aide. Aurélien, une réponse. Il faut... Euh, c'est bon, bon, pas bon. le, le saumon Non c'était le harin okay, J'ai jamais rouge. entendu l'expression le harin rouge moi, oui, mais mais Le fil rouge voilà. encore bon. fait... euh... Si tu me demandes quel poisson Et la réponse <rire> c'est le poisson. <rire> <rire> <ça>, <rire> poisson, <rire> poisson Mais enfin Aurélien Quel président de la 3ème république française A été assassiné face au 22 rue de la république à Lyon Où se trouve aujourd'hui un pavé de couleur rouge En mémoire de cet événement La 3ème Je l'avais déjà même pas Qu'il y avait un président de la république qui avait été assassiné Mais dites les gens. il m'a. là, crack, crack, pas loin d'eux. Vous considérez J'ai pas le raté. Je point carré. C'est genre c'est Sadi Carno. Ah, ça fait pas je vais bien commencer puis après, deux points pour Aurélien. Ouais, c'est pas beaucoup. Gaspar, un lieu à moment. Un lieu. René Coti. Ah, c'est dommage, je m'en t'aurais plus. <rire> <rire> OK. En mer du Nord Félix Faure <rire> La liste C'est le, le, le, le, le plus court mandat C'était qui Elle a été posée il y a pas longtemps oh, un... J'espère Emmanuel Macron Alors. Avec la pêche Quel est le deuxième secteur économique prédominant en mer du Nord Ce qui pose des problèmes écologiques C'est l'extraction euh, des euh, pétroles et gaz Bonne réponse Yves Park Quel type de vallée peut-on observer le long de la mer du Nord en Norvège Ce mot provenant d'ailleurs du Norvégien C'est bien Bonne réponse ouais. OK. Gaspar, combien de pays la mer du Nord C'est pas combien de pays bordent la mer du Nord C'est compliqué ça parce que tu la Baltique, tu la mer du Nord, c'est pas pareil. nous embrouiller. 3 7 presque hein. Allemagne, vois, Belgique, non. Danemark, France, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni. Ça un bordel. au nord du, des Pays-Bas. Ah oui. oui. Je pensais que ça s'arrêtait à France, Belgique, Pays-Bas. Gaspar, j'ai à l'Angleterre. Parmi ces 7 pays que je viens de te citer, t'as écouté Attends, c'était quoi non, Je peux répéter Lequel est le plus pollueur et continue de déverser dans la mer du Nord ses déchets industriels malgré une interdiction qui date de 1989 ah, C'était ouais, quoi les 7 pays que t'as pas dit Les Yougos, c'est... Encore un coup de Yougos <rire> <rire> <Allemagne>, Je n'ai <rire> <Je rire> jamais entendu quelqu'un dire encore un coup de Yougos <rire> Personne ne <rire> jamais dit cette phrase Tu l'as vu <Ouais>, Allemagne C'est l'Angleterre, non C'est l'Angleterre, non Franck ouais, Gaspar, dans la première phrase de sa chanson, le plat pays, comment Jacques Brel décrit-il ah, la mer du nord Dans le... la première phrase décrit... ouais, La mer du nord. Avec C'est de... ça de... ah, bah, Après tu peux chanter si tu veux, ça peut l'aider. Elle je... est pleine je... d'eau. Ça, ça me demande Avec ma gueule de mes tecs. Non C'est ça Je pense pas. Non, c'est Georges Moustakie. Dans la première phrase du plat pays, il décrit la mer du nord. On écoute tout du au Maroc, c'est bien connu. Non, putain d'affiche de merde. La mère du nord. Qui qui dernier terrain vague, les vagues, c'est qu'il écrivait pas trop mal quand même, un truc Franchement, je serais bien allé voir au cinéma. Ah, il pas été invité, c'est ça Non. C'était à Clermont, En plus pour le coup, j'avais deux places du coup, je serais tout seul, En plus, ça serait vraiment plus volontier, tu vois. Oui. Oh bon. <rire> bah je on, y, on retournera à la concert de Jacques -Bel. Allez euh, Ça fait donc 2 points pour là, Gaspard, de points Aurélien Et Bilel, t'y arrives un moment En écoutant des punchlines du rap français Ah putain, j'aurais pu <rire> l'avoir Je suis tellement strict Que là, je pense que ça va bien passer Bilel, oh, quel, quelle activité Généralement dominicale Rof déclare de pouvoir faire Vu le nombre de 10 qu'il a La baise <rire> Très bien, on note Généralement dominical Rof déclare tout ah de oui, pouvoir faire, vous, vu le nombre de vis qu'il a. et non. est non, c'est du montage, parce qu'il y a des vis. C'est quoi Putain, ça va être ça tout le mec, ça va être ça tout le parce long. Parce qu'il y a des vis. Il a des vis, ah ouais. du coup, il peut faire du bricolage. <rire> Quel biscuit rond, Karis euh, a-t-il trempé dans les larmes de ses adversaires <rire> si. Ah, moi, je sais. Oui, ah, je sais. Bon. Vous savez vraiment Oui, oui, ou... oui moi je vais essayer, moi, moi je, je peux le, le dire euh, problème, ta Je pourrais même le faire sur l'air de la chanson, je ah, pense oui. pas. Je trempe mon granola dans les larmes de mes adversaires Je trempe mon... Ça un peu la mer Oui, c'est du caractère Deux secondes Je trempe ah, mon cookie <rire> ah, Je trempe quoi Qu'est-ce qu'il trempe ça là Est-ce qu'on a filmé Ah, bah, on enregistre les issues déjà bien Je trempe cookie Je trempe que j'étais street hein Je trempe Dans les larmes de mon... J'essaie d'avoir une allitération. Dans non, larmes, mais je n'arrive pas, c'est du rap. rap. Non, mais c'est du... C'est un peu ah, des... de tendance. Non, mais c'est des... sûr, parler. du coup. Tu vois, les gens qui font rap, c'est des... des gens... Ceux Pâté... qui demandent l'asile. sont pas à l'école. Bilal, ouais, ouais. euh... une réponse. Trempe euh, <rire> mon prince. Gaspard, tu pensais quoi Trempe mon donut dans tes non. larmes. Non, non. Cookie. Oh non, c'était Cookie C'était Cookie. Sérieux, c'était Cookie Vilel, vous allez me tuer. <rire> Billel, quelle est la marque moi, Quelle est la marque de téléphone de Dinos Punchlineovic <rire> quand il dit que ce téléphone est jaloux du nombre de boutons qu'a la personne à qui il s'adresse. Oh, facile quoi? ça, facile. Antoine, est-ce que j ai... J ai Alors oui, c'est ces de... une -ce que... tapé meilleur punchline du rap français la <rire> la <rire> que... et, et pourquoi c'est un... c'est moi tu les poses Parce que tu as choisi moi. Que... BlackBerry, bonne réponse. Il y a beaucoup de boutons sur les BlackBerry. Moi Nokia moi. Non non, Bilal, c'est la question le... co. Oh oui. C'est la question in. La question que tu. Ah tu sors pour la retrouver celle-là. Ça se trouve pas. d'après cette gecko. Ah ça. Oh, je laisse pas le cette gecko là, je me suis arrêté aussi 6, <rire> putain. <hein. rire> <rire> ah, c'est si ça. C'est si l'expression devrait-on éviter de dire à un zoophile. Je sais S'il est drôle, il dit ça Faut voir, il y en a plein. Oui, il y en a plein, c'est vrai. Ne prends pas la mouche. Non. Tu tapes des barres. Non. Attends Attends La fille aussi, il ne prend pas la mouche On va lui reprendre son dégât On a un chat dans la gorge. En fait, il y a plein d'expressions, faut pas dire à des Mais au final, j'ai qu'un droit Il ne faudrait pas être zoophile, du coup. Et enfin Oui, explique J'ai un nez, oui, effectivement qui a signé la métaphore suivante de Boëvradi. C'est pas que j'aime pas me mélanger, mais disons simplement que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Ni Les condors d'ailleurs, je crois. Ouais. C'est entre pigeon, les coup. deux les condors. J'ai une idée mais je suis pas bien sûr. Moi aussi j'ai une ça idée. Ça lui ressemble, c'est tout craché, ouais. c'est vite craché. Booba, oui. alors, oui, oui, bien ben, bien Voilà. Euh... C'est un hommage parce que je me rappelle que garder la pêche me navale pas le noyau ouais. C'est de Booba. C'est le bac du la pêche. On changera je... Il y avait deux deux, deux, deux si je veux ouais. très C'est lui qui a inventé euh, la deux, phrase deux, deux. de la pêche mmh. C'est hyper triste en ah oui, ouais. Comme moi j'ai inventé. Ça deux. donc oui, oui, oui. deux points pour Bilel, deux points pour Aurélien et deux points pour Gaspar. Franchement ah bon les gars, vous, vous auriez pu les baiser. Vous êtes nuls. Je suis l'anomalie. Moi j'accepte peut-être même préciser y a un thème comme ça fait longtemps que j'ai pas fait un thème plus comme ça dans les open. C'est pas donc à la presque fin. Trois catégories homophones Cinq questions chacun enfin, la Le roi, bonne... bonne, bonne roi répond en question réponse. Et à la fin Il y a un des Le minutes. grand <rire> duc Les thèmes c'est planche non, non, Planche non, et planche veux. Grand duc A votre coup. avis Qui va tirer <rire> <rire> Le têpe pute <rires> Aurélien planche Planche ou planche <rire> C'est ce qui a têpe <rire> bon. Le premier planche Dans quel ah. art La planche représente La page originale Putain Dans quel art ah, la bien. planche représente elle la page originale ah, bah, Si, si Si, c'est la... Oui Attends, mais je comprends pas la question. Oui, non, pas okay. tu peux dire le dans quel art, bon, dans quel art, quel art la planche sur le jeu, sur elle représente la page originale de cet art oui. Moi, je sais que c'est beau, t'inquiète. Non, t'inquiète, moi, je sais pas. La page originale, je savais pas mais que c'était ça, facile, Mais oui, mais c'est facile, c'est facile, quand même. C'est facile. Dans quel art Ça dépend pour qui. La planche. Comme tout. Représente-t-elle C'est dans le plongeon. Dans quel art la planche représente ah. la page ah, la oui. originale oui. La page non, il de art, quoi. Quoi. Non, Il va y avoir ça. Ah. Non, ah. La peinture Non, la BD. BD. La, BD. Oh, oh, la planche de BD Si tu vivais à Bruxelles, ben j'étais seulement quelqu'un que me dire Alors à Bruxelles on dit la planche il me semble là. Ah bon, je... pas que c'est sûr, sûr que c'est pas le surnom qu'on si, si, oui qu t'a donné la planche <rire> oh, oh. Eh, oh putain, on euh, <rire> <rire> Aurélien, oui. qu'attends-tu sur la planche quand on a beaucoup de travail J'avais plein de bon choses bon à répondre réponse. mais tu C'était quoi Pardon. Aurélien, que signifie l'expression monter sur les planches Ah jouer au théâtre Bonne réponse. Aurélien, à quoi sert une jeanette Petite planche à repasser fixée au-dessus de la planche à repasser principale. Oui, mais je me suis en train de faire repasser. Non, c'est pour repasser pour les, manches. les manches de chemise. Mais non, c'est pour que les enfants y fassent en même parce temps. Parce que je suis la seule femme de la soirée, ouais, donc c est c est je sais. Alors, je oui, okay, bah, Et enfin, Aurélien, Aurélien <rire> dans quelle société sélective la planche était un travail de réflexion effectué au sein d'une loge oh, C'est eux les... oui. C'est ce qu'on a mis sur la Lune là. Dans quoi <rire> Dans quelle société sélective, la la planche, <rire> est un travail de réflexion effectué au sein d'une loge Le Roquefort. Les Amish. Non, mais les, les francs-masons. Le roquefort ouais, société. Loge. Fram, Fram, Fram, Ça ah, fait deux ah, points bah, pour Aurélien, oui. à quel point on touche, touche. Gaspard, planche ou planche Planche. Deux ou trois Number one. Deux ou trois Ouais, c'est moi ah. qui l'ai. Bah le un, il a dit number one. Un numéro deux. C'est pour ma gueule, d'accord <rire> Bien sûr. C'est pour Gaspard, ma gueule, t'aime, putain oh, C'est du temps-là C'est vraiment le temps-là, j'avais la rime un peu dans l'eau, que se passe-t-il quand on majeur, fait la planche Eh ben, on flotte. mode réponse, c'est la fait perdre Bilène Moi, je coule, personnellement. <rire> Surtout aussi. sur la même note. Gaspard, mort. en basket, de combien de secondes dispose une équipe pour toucher le filet, le cercle ou la planche du panier adverse 6 secondes. 16 24. 24. 24 24 24 tiens tu sais que... quelles sont les deux couleurs composant la planche en soie longueur Une planche La planche ouais. en soie longueurs. Hmm. Rouge et blanc. Bonne réponse. Oui, c'est oh, le euh, rouge <rire> euh, tu, tu dois partir. Un <rire> ah, oui, oui. part, dans quel métier de secours la planche était une technique consistant à se hisser sur une latte de bois à la force des bras Dans quel métier de secours, la planche est que... bon bien J'abandonnerai jamais. Et enfin, Gaspard, en surf, comment <rire> s'appelle le plus long type de planche de surf Longboard. Bonne réponse. <rire> Quelle range longue. Quoi. Putain, ça fait 6 pour Gaspard qui est en ouais Le 7 pute Le 7 pute Le 7 pute Pour Milou, comme tardy Tu l'aimes rager tout ça. gagner encore. Tu peux gagner. Dans le bâtiment. Non, je crois pas. Regarde sa tête. Dans le bâtiment, quel ouvrage de Charpent tire son nom du mot planche Quel ouvrage du bâtiment Le plancher, plancher. Mmh. Bonne mmh. réponse. Ah bah voilà déjà tu... Attends, attends, attends. Dès deux... ce euh, pas Dès ce Tu dois faut faire... Qu faut qu'il fasse... Qu fasse deux. Et ou trois. Ouais, tu dois faire encore deux bonnes réponses. Tu vas faire trois en tout. Mmh. Bilal, comment appelle-t-on un plancher fixé à l'aide de clous Sachant, si je lui donne une bonne réponse. Non. Si je donne une Flutant. bonne réponse. Si un la prochaine. À ma prochaine. Qui est dans trois ans. Mais non, il déjà répondu, là. Non, c'était un plancher cloué. Faut. Oh putain, c'est... Non, attends, attends, ah c'est... Là, là, là, là, on prend en... trop une pute. Antoine, oui, oui. on, on en pas... prend pour deux ah ans. Ah il <rire> y, y a la, la, a la même, même question bon. avec les vices, après. Réfléchis bien. <rire> Quel nom est donné à la Terre par les marins Le plancher des vaches. Bonne réponse. Oh oui, Ouh là là ah. Deux ah. questions. Mylène Le plancher des vaches Non, c'est impossible que tu... Franchement, c'est... Ah, ce câlard La petite once d'espoir que j'avais, là, il arrive. c'est bon. Mylène Quel pays donne son nom au plancher à Fougère ou à la Capucine <rire> Ah mais j'ai une idée. Ouais mais t'as beaucoup d'idées je trouve. <rire> ouais mais c'est pas la bonne. Mais en même temps il est en finale déjà. <rire> Alors, bah, quel pays quel pays donne son nom au plancher qu'on appelle aussi à Fougère ou à la Capucine <rire> Des planchers à Fougère <rire> ou non, à la Capucine on donne. Il a un je suis sûr c'est pas, pas ça les diges Mais ça se tient. C'est ouais, juste c est c est ça, ça. ça. Le plancher on va dire c'est un, un plancher brésilien qu'on est dans le genre tu vois. Euh, le plancher... Euh, plancher. ou est-ce qu'il peut y avoir des productions de bois assez important <rire> On s'y arrive. Tu on fait comme on peut. Attends, <rire> quand t'es dans le il faut bien... Un petit plancher... <coughs> discret. Aurélien, tu n'as plus en place, il va peut-être faire sa première finale depuis longtemps. <rire> non, parce que c'est jamais hyper, c'est foutu quoi. Tu sais, genre pendant deux ans, hey, tu te souviens euh, Le plancher, le plancher, la clou quoi. Mais non fougère, mais attends je me prends moins un... d'eau je me prends le plancher C'est ouais. dans un pays où on trouve plus de fougères que dans d'autres pays ouais, Donc euh, franchement le, plancher... le pays de la fougère c'est <rire> Ouais ouais le, le fameux pays de l'Irlande la... voilà. On va aller bien loin Et en plus tu fais des vannes de merde après m'avoir de, de Le, la réponse, euh, de... le je plancher euh... autrichien Ah pas loin Ah cool mais ça me fait plaisir C'est la Suisse <rire> ah, C'est bien le plancher <rire> à poids de Hongrie qu'on appelle oh, Cool cool et enfin, Villèle, paradoxalement, lorsqu'elle est plane, comment appelle-t-on la sous-face du plancher La sous-face La sous-face ou la surface sous La sous-face. La sous-face. C'est la sous-face plane. Donc ça va être soit gonflée, soit remandine, comme on le genre, la sous-face... Euh... Gonflée Non, c'est le plafond. D'accord. Bah okay. ouais. écoute, c'était bien. Ouais. Ça fait donc 2 points pour Villèle. bien fait niquer. 6 points pour <rire> Gaspard. Tu trouves, tu trouves Je sais pas pour Gaspard, quest pour Aurélien Billet mais comme Aurélien il met plus de points sur toute la pique. Tu peux faire ça il euh, a déjà gagné 15 des émissions. Ouais, ouais, euh, il, il y a français. pas eu chance et tout, genre choisi 3, On va jouer à ça. <rire> À dernier au euh non non j'ai un sponsor plutôt en c'est fini. La toi pour moi, je donc <rire> ah, ah, ah, Alors vous pouvez vrai, aller dessus sur toute la baseconde Bilou, vous pouvez aller voir ma chaîne. À chaque fois, il voir toi, ma chaîne, vous vous voir ma chaîne YouTube il y a plus de saison. Ouais. Euh, vous pouvez aller sur mon Instagram, ma vidéo en 2021. Vous tapez en baseconde Bilou, vous me trouvez et puis voilà, je suis plutôt sympathique dans la vie. Bah tété, tété. La Merci semaine, pour tes encouragements. Dis, voilà. quelles questions vrai, qui euh, vont de Dis quelles sont qui vont de 0 à 9 en rapport avec le chiffre qui la concerne Une bonne réponse, un point. Euh, le premier à 3 points à gagner. Je rappelle la nouvelle règle. Marilou va choisir une question puisque c'est la dernière elle non, la je dernière sais. de la deuxième émission. On vous mettre d'accord sur Mais euh, bon, je... tu choisis un chiffre entre 0 et 9 vrai, vrai, La question voudra deux, moi tu j'attends juste les questions, je suis chaud. Tu... Juste... Bah, tu tu tapes juste là c'est ça sympa d'avoir une dette oui non mais, <rire> tu vas <veux> choisir rapidité <rire> non, ou je peux pas mais moi je peux pas Ah il faudrait pas qu'elle regarde les questions ça Non elle a pas Mais tant que je fais une des émissions tous les 3 ans c'est OK tu en finais moi moi je t'es dans les règles de téléréalité moi je suis tu dans les règles Ah c'est pour ça tu t'es pris moi Donc je dois rappeler que cette question vaut deux points si vous répondez bien ou moins deux points si vous répondez mal Ordon comme tu plus de points dans toutes les émissions tu choisis si ça joue la rapidité chaque son tour chaque très bien Sept. Question pour un point. Pour l'inauguration de quel monument parisien y avait-il deux personnes, Adolphe Thiers et son ministre de Finances Pas cette, cette inauguration qui avait eu lieu à 7h du matin en 1836. Deux deux personnes mmh. 1836 mmh. J'ai tellement nul en date quoi, je vais te sortir la Tour Eiffel. C85 le 3 F. Oui, bah vas-y. Euh... <rire> ah ouais, moi je la prochaine Mais moi je, je, mais moi <rire> mais moi, je, je suis régulier la Tour Aurélien? Eiffel. Non. L'Arc de Triomphe. Ok, pas de soucis. Dit, pas dit. de soucis, j'accepte. Comme, comme un ballon, mais ok. J'aurais dit l'Arc de Triomphe, tu vois, moi. Ouais, ah, heureusement que tu l'as pas. Mis. Gaspard, un chiffre ah. entre... Vas-y, réponds mal, comme ça, tu y encore juste... T'as dit combien, Gaspard Numéro 1. Question pour un point. Quel prix Johannes Andreas oui. Gibb Fibiger Fib a-t-il obtenu pour son travail sur... de recherche sur le cancer un mois avant de mourir de cette maladie <coughs> bon. de ouais. Bonne réponse. Oui, C'est dur ça une nouvelle de cuisine des... Il <rire> une petite question sur le plancher là Aurélien à chiffre entre 2. Pour un point. Ah, non, je vous ai cru plus malicieux. Que pour ça. produire quel type de voiture faut-il deux fois plus d'énergie que pour produire une voiture à moteur diesel Oui j'ai vu ça d'ailleurs, ça m'a fait rire. Enfin, vrai, attends, attends, quoi ah, <rire> Pour produire quel type de voiture faut-il deux fois plus d'énergie que pour produire une voiture à moteur diesel et Une voiture électrique réponse. Non. Ah non, j'aurais dit bri. c'est que les gens disent ça parce que c'était des pétroliers mais au final quand tu la mais oui. utilises, Même, non, mais oui, tu rentabilises mais c'est juste voilà. c'est relique quoi. Oui, like. mais en gros, on va te balancer It's partout. partout. Oui, il faut développer l'énergie pour une voiture électrique pour pouvoir. Moi j'ai envie de dire merde. La Belgique elle les voitures électriques. Non mais voilà. En fait, J'ai déjà vu à TF1 des un, qui un truc disparu. où les produits écologiques ne rapportent pas plus de ouais, nutriments qu que les osos, produits non écologiques. Moi, ouais, fin, moi, tiens. Oui, ben, regarde, il y en a partout. Gaspard. C'est pour un très bonheur. C'est pour un très bonheur. Pour un point, Gaspard, quel auteur dont le nom signifie fin en allemand a écrit l'histoire sans fin C'est sans dire. Donc là, en gros, ça veut dire, est-ce que tu est ce que sais dire fin en allemand 1, 2, 1, Bonne réponse de Gaspard OOOH OOOH oh oh, Mais celle-ci j'en remets pas de, faut regarder <rire> ça. C'est ce que tu dis. Si parlé à l'homme de ma vie. Ouais, bah moi aussi <rire> bien, euh, avec, oui. au collège, ah, je serais. Euh, <rire> jamais appris à l'homme de ma vie. J'ai fait allemand ouais. <rire> ouais, en Vous euh, êtes tellement que... des cons. La chenue, ils, oui. ah, ils peuvent te dire ça déjà Ils peuvent te dire ce qu'ils ont dit non, pour le bois. Parce à que là c'était la question de points Oui, je me souviens. C'est Si tu la question de points, tu gagnes. Après ils peuvent te mentir et c'est 9 la question de points. 9. Mais normalement, c'est moi qui ai donné le chiffre, donc BK qui n'est pas censé... Non. Il a dit il au pluriel, hein Ah, je viens de me faire enculer en beauté, quoi. Question ouais, ouais, à euh... J'ai dit qu'il pouvait dire ou pas le dire. Je viens de me faire enculer, mais alors... alors Attends, la question que ouais. Attends, parce que... Aurélien au rugby Le trouet, ouais. Ah, voilà. <rire> je crois que tu viens de gagner. Quel poste <rire> porte le numéro 9 Enfin, quel poste, Bernard enfin, là quel joueur porte le numéro 9, quoi Une télé. <rire> <rire> porte euh, ballon. Tu sais. Non. non, mais son le nom du poste numéro 9. j'en je connais qu'un et les pivots. vas -y. Un ouvreur. Eh non. je je toujours, c'est 2000 voitures ou 2000 mêlées C'est -2 pour euh, Aurélien. Ça me fait un peu touché quand même. <rire> bon, <et rire> il peut ah, perdu Toi tu ouais, as deux toi déjà. Oui. Désespoir pour la victoire 3-0, enfin 3-1. <rire> Record de différence de points dans la désumission. Le rugby, je te jure. La 4. 3, 4 5, 4, 5, 6, 7, Nul <coughs> du monde. Yaspard, en 2007, qui chantait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quoi J'entends 20, 2, 3, Faut que je les ai c'est le <coughs> -ce pas mal. Ah, en 2007, qui chantait 1, 2, 3, 4. Malena, tell me that you me more. 1 2 3 don't matter an amount of face oh match up i'm going non attends il faut que je ça fait déjà, ça après ouais. tu peux encore... tu pas encore gagner bah non <rire> il y a encore la question 4 mais points. par contre tu peux encore éviter de commencer avec moins un la prochaine <rire> émission donc il a gagné en fait euh oui OK Aurélien c'est super pour le geste pour le geste 3 On 5 6 va. 8 pour la beauté bah mais Gaspar c'est hyper calé je suis impressionné j'avais jamais joué avec toi Dans quelle grande ville de France est il eu une commune près de 6 mois avant celle de Paris en 1870 Quoi Dans quelle grande ville de France y'a-t-il eu une commune près de 6 mois avant celle oh, de quand Paris quand en 1870 J'en prends pas la question en fait. Y'avait la, co la, la, la, la, la commune de Paris. Et bah 6 mois avant y'avait la commune de... Crenant. <rire> où y'a eu pareil une, une exérection quoi. à cause des morilles. Bah à Paris. Non. notre une, une autre grande ville de France. Attends. Avant Paris Il y avait la commune de Paris Oui Le mec s'appelle On oui. Et il a Ouais ouais Il est pas que... très long Oh putain. Trop de références Il y avait La commune de Paris en 1870 6 mm -hmm. mois avant Dans une autre ville de France Il y a aussi une commune C'est juste De C'est juste de... le long une, une, une grande ville de France Bordeaux Non c'était Lyon Ok euh, cinq, euh... Tous 3, 5 3, 5, 8 3, 5, 8 8. Euh, euh, euh, non, euh, avec quel opérateur doit-on appeler le 888 pour pour, pour euh, oh. contacter oh. sa messagerie vocale. C'est une victoire de Gaspar 3 à moins 1. Oh. Oh. Oh. C'est vraiment calé hein Gaspar. Ah voilà. le rugby quoi. Le rugby aussi plus. C'était C'est toi vrai. que je vais entendre par Il a pas tort quand même. Ça ah, réellement... toujours le rugby le cyclisme ou les planchers le Mais, ouais, question, je... attends, toujours, attends, attends, toujours pas, des prodes des... oh, émissions de janvier, combien de questions sur le rugby Sur Exactement. le planchet, on as fait au moins 6 et ah, ah, le planchet le fameux c'est 6 nouvelles. toutes les semaines ou toutes les je sais pas quoi à faire des questions, c'est un peu normal qu'ils en viennent à des questions qu'ils connaissent un peu. Mais connaissent. Après, je te déteste quand même sur le vrai ça va, j'en je suis content d'être arrivé en finale. Bravo. Step by step. Ouais. Bye Steph Moi bon, une fois, je le gagnerai ce DVD de Qu'est-ce qu'on a fait au bonjour Et voilà yes C'est la victoire <rire> Un euh, petit mot pour la victoire le plus bizarre que j'ai vu dans la euh... deuxième ça C'est qu -ce quoi Momo, as pas vu <rire> <rire> Momo. <rire> Merci Elle a fait TULULULULU Non <rire> J'ai fait TULULULULUM C'est la victoire Et c'est <rire> un jingle C'est un jingle C'est une farce Ah c'était délirant que tu faisais Oui il fait jingle depuis tout à l'heure <rire> Euh, merci euh, à euh, tous de nous avoir suivis Mais avec euh, plaisir en même temps ouais. Quand on est invité comme ça, ça fait plaisir mais est... Il, est... Ah, est il, est... Ah. il est une heure bah, On est aussi <rire> on <se bien> invité <rire> que Paul a... au nouvel an on se retrouve... <rire> Voilà c'est ça Le nouvel an c'était il y a un mois, faut arrêter maintenant avec Ça, ouais, bah, moi, bah, il banquier, ça ouais. restera On se retrouve on le 10 février En attendant vous pouvez nous écouter sur Facebook, Twitter, Youtube, et Cloud Faites le Et surtout gardez la pêche mais n'hésitez pas à vous B2O, B1.